j'avais un visage il aurait le tien pas besoin de grand chosese mais de toi j'ai besoin Je sais pas si je crois en Dieu mais en toi je crois bien et pourquoi serait-il masculin pardonne- moi on n'est pas misogyne on le devient Mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte Même si la charge mentale, on sait bien qu'il la porte Et si être féministe est devenue à la mode C'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope T'inquiète pas, ça va aller Faudra bien que ça change Ça prendra quelques années Vu que ça nous arrête T'inquiète pas, ça va aller toujours obligé d'aimer enfanté toujours obligé'r la contraception qui te détruit la santé, la santé, la santé, la santé. endométriose enchanté je suis mieux payé que toi sans je vouloir me vanter il faudrait surtout pas que madame porte la culotte même si la charge mentale on sait bien qu'il la porte et si être féministe est devenu à la mode C'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope T'inquiète pas, pas ça va aller, faudra bien que ça change Ça prendra quelques années, vu que ça nous a arrange T'inquiète pas ça va aller, faudra bien que ça change Ça prendra quelques années T'inquiète pas ça va aller faudra bien que ça change ça prendra quelques années vu que ça nous arrange T'inquiète pas ça va aller, faudra bien que ça change ça prendra quelques années vu que ça nous arrange